Yay! Welcome. Tu cornes l'air, tu brunes en inspiration en d'entraxe, en tu l a m e s les sols, Sol. Sol. tu t r i s e s du ciel, tu mouilles, tu, tu, tu cabales laine à l i n e avec du g e r u e Les couilles, les couilles, les couilles. Tu b s o r b i e s les c o u e s de fouet. Tu narines des fois à la nuit c o m e le soleil. Tu irises oh, oh, un message a tout le o n d e Tu généres. Tu ombrèles certaines têtes. Tu h a u en f a n t Dans ton bien n a s i o n a tu encres, e n r translucide, tu s a n e s élèves, s n s v e s tu c é l a s e s chutes, chutes, tu patines noire, la noire, la noire, tu l i au vitre, v i t e Du univers, c e t e vertu originelle. Tu es gaulé. Es gaulé. gaulé.